Le lendemain, la famille réunie à huit heures pour le déjeuner offrit le tableau de la première scène d'une intimité bien réelle. Le malheur avait promptement mis en rapport Madame Grandet, Eugénie et Charles. Nanon elle-même sympathisait avec eux sans le savoir. Tous quatre commencèrent à faire une même famille. Quant au vieux vigneron, son avarice satisfaite et la certitude de voir bientôt partir le flore sans avoir à lui payer autre chose que son voyage à Nantes, le rendirent presque indifférent à sa présence au logis. Il laissa les deux enfants, ainsi qu'il nomma Charles et Eugénie, libres de se comporter comme bon leur semblerait, sous l'œil de Madame Grandet, en laquelle il avait d'ailleurs une entière confiance en ce qui concernait la morale publique et religieuse. L'alignement de ses prés et des fossés jouxtant la route, ses plantations de peupliers en Loire et les travaux divers dans ses clos à froid fond l'occupèrent exclusivement. Dès lors, commença pour Eugénie le prime vers de l'amour. Depuis la scène de nuit pendant laquelle la cousine donna son trésor au cousin, son cœur avait suivi le trésor. Complices tous deux du même secret, ils se regardaient en s'exprimant une mutuelle intelligence qui approfondissait leurs sentiments et les leur rendait mieux communs, plus intimes, en les mettant, pour ainsi dire, tous deux en dehors de la vie ordinaire. La parenté N'autorisait-elle pas une certaine douceur dans l'accent, une tendresse dans les regards Aussi Eugénie se plut elle à endormir les souffrances de son cousin dans les joies enfantines d'un naissant amour. N'y a-t-il pas de gracieuses similitudes entre les commencements de l'amour et ceux de la vie Ne berce-t-on pas l'enfant par de doux chants et de gentils regards Ne lui dit-on pas de merveilleuses histoires qui lui dorment l'avenir Pour lui, l'espérance ne déploie-t-elle pas incessamment ses ailes radieuses Ne verse-t-il pas tour à tour des larmes de joie et de douleur Ne se querelle-t-il pas pour des riens, pour des cailloux avec lesquels il essaie de se bâtir un mobile palais, pour des bouquets aussitôt oubliés que coupés N'est-il pas avide de saisir le temps, d'avancer dans la vie L'amour est notre seconde transformation l'enfance et l'amour furent même chose entre Génie et Charles. Ce fut la passion première avec tous ces enfantillages, d'autant plus caressants pour leur cœur qu'ils étaient enveloppés de mélancolie. En se débattant à sa naissance sous les crêpes du deuil, cet amour n'en était d'ailleurs que mieux en harmonie avec la simplicité provinciale de cette maison en ruine. En échangeant quelques mots avec sa cousine au bord du puits, dans cette cour muette, en restant dans ce jardinet, assis sur un banc moussu jusqu'à l'heure où le soleil se couchait, occupé à se dire de grands rien ou recueilli dans le calme qui régnait entre le rempart et la maison, comme on l'est sous les arcades d'une église, Charles comprit la sainteté de l'amour, car sa grande dame, sa chère Annette, ne lui en avait fait connaître que les troubles orageux. Il quittait en ce moment la passion parisienne coquette, vaniteuse, éclatante, pour l'amour pur et vrai. Il aimait cette maison dont les mœurs ne lui semblèrent plus si ridicules. Il descendait dès le matin afin de pouvoir causer avec Eugénie quelques moments avant que Grandet ne vînt donner les provisions. Et quand les pas du bonhomme retentissaient dans les escaliers, il se sauvait au jardin. La petite criminalité de ce rendez-vous matinal secret, même pour la mère de Génie, et que Nanon faisait semblant de ne pas apercevoir, imprimait à l'amour le plus innocent du monde la vivacité des plaisirs défendus. Puis, quand après le déjeuner, le père grandet était parti pour aller voir ses propriétés et ses exploitations, Charles demeurait entre la mère et la fille, éprouvant des délices inconnus, à leur prêter les mains pour dévider du fil, à les voir travaillant, à les entendre jaser. La simplicité de cette vie presque monastique qui lui révéla les beautés de ses âmes auquel le monde était inconnu, le toucha vivement. Il avait cru ces mœurs impossibles en France, et n'avait admis leur existence qu'en Allemagne, encore n'était-ce que fabuleusement, et dans les romans d'Auguste Lafontaine. Bientôt, pour lui, Eugénie fut l'idéal de la Marguerite de Goethe, moins la faute. Enfin, de jour en jour, ses regards, ses paroles, ravirent la pauvre fille, qui s'abandonna délicieusement au courant de l'amour. Elle saisissait sa félicité comme un nageur saisit la branche de saule pour se tirer du fleuve et se reposer sur la rive. Les chagrins d'une prochaine absence n'attristaient-ils pas déjà les heures les plus joyeuses de ces fuyards de journée. Chaque jour, un petit événement leur rappelait la prochaine séparation. Ainsi, trois jours après le départ de de Grassin, Charles fut emmené par Grandet au tribunal de première instance avec la solennité que les gens de province attachent à de tels actes pour y signer une renonciation à la succession de son père. Répudiation terrible, espèce d'apostasie domestique. Il alla chez Maître Cruchot faire faire deux procurations, l'une pour des grassins, l'autre pour l'ami chargé de vendre son mobilier. Puis il fallut remplir les formalités nécessaires pour obtenir un passeport à l'étranger. Enfin, quand arrivèrent les simples vêtements de deuil que Charles avait demandés à Paris, il fit venir un tailleur de saumur et lui vendit sa garde-robe inutile. Cet acte plut singulièrement au père grandet. « Ah vous voilà comme un homme qui doit s'embarquer et qui veut faire fortune !» lui dit-il en le voyant vêtu d'une redingote de gros drap noir. « Hum bien très bien !»« Je vous prie de croire, monsieur lui répondit Charles, que je saurais bien avoir l'esprit de ma situation.